Unité 6, Projet, Exercice 6. Écoutez ce petit discours. Répondez aux questions de l'activité 5. Madame Fontaine, au nom de tous les stagiaires, je voudrais vous dire merci. Nous sommes tous très contents de ce stage. Vous avez été une animatrice compétente, sympathique, patiente, amusante. J'espère que nous n'avons pas été de trop mauvais stagiaires. En souvenir de ce stage très utile pour nous, voici un petit cadeau.